Voici venir à la Chaque je vous connaissez, Seigneur, tout mon secret. Épargnez-moi les plaintes que je pourrai plus tard verser. Je vous confie mon avenir. Faites qu'il soit. Désir. Mais cet amour nouveau Faites qu'il soit De jour en jour plus beau Pour lui et moi Du profondement Seigneur, écoutez-la, c'est la voix de l'amour, c'est l'appel de chiro qui nuit et jour par du cœur des amours. Donnez-nous le bonheur, car pour nous il est tout, Protégez-moi, Seigneur, je vous en prie, donnez-nous le bonheur pour toute la vie.